Unité 9, leçon 2, exercice 5. Écoutez. Une cliente prend rendez-vous avec l'agent de Grenoble Immobilier pour visiter un appartement. Vous voulez le voir quand cet appartement Demain Mercredi Je préfère mercredi parce que je ne travaille pas. Le matin ou l'après-midi Ben, je voudrais venir avec mon mari. Alors, attendez,、euh, je regarde son emploi du temps. Oui, c'est ça. Le matin, il a un cours à l'université de 9h à 11h. Mais après, il est libre. C'est pareil pour moi. J'ai une réunion de 9h à 10h. Après, c'est bon. Vous voulez en fin de matinée À 11h30, par exemple Je suis désolée, c'est pas possible pour moi. J'ai un rendez-vous chez le médecin. C'est à 10h30, mais on doit souvent attendre. Alors, l'après-midi Moi, je suis occupée de 16h à 17h par une visite. Mais avant ou après, pas de problème. Ben, je préfère avant. Parce qu'en fin d'après-midi, mon mari a l'habitude de faire du sport. Bon, c'est pas une obligation, mais. À 14h à l'agence Entendu, à 14h.